Du glitter rock ainsi que du m é t a l comme d'habitude, vers la fin. On va entendre, entre autres, cet après-midi, des artistes des groupes comme Tenugent, Kiss, UFO, Sweet Queen, Kansas, Hawkwind, Manfred Man, Judas Priest et Motorhead. Dans la première heure, Simon f i t z b y sera de retour avec les éphémérides du rock. J'aurai plusieurs nouveautés à vous présenter dans la deuxième moitié de l'émission les nouveaux albums de Whitesnake, Sacrifice, Cauldron, Um, Falconback, Garth Hudson, Evil Survives, Believer et la formation culte Pentagram. En plus de tout ça, je vais vous présenter un groupe anglais de la fin des années 60 extrêmement obscur du nom de Blonde on Blonde, ainsi qu'une face complète d'un album vinyle classique paru il y a 40 ans, soit Nantucket s l e i g h Ride des Américains de Mountain. donc.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 So happy together. If I should call you up, invest a dime, and you say you belong to me, so please, my mind. Imagine how the world could be so very f i n e So happy together.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 They tossed the dice, it had to be. The only one for me is you, and you for me. So happy together, so happy together.、And、how is the weather? So happy together, we're happy together. Turtles avec leur immense classique Happy Together. C'est tiré de l a b a n du e d même nom, paru en 1967. Et on va en reparler dans un moment des Turtles. Il est 11h12. Vous êtes à l'émission Rac Classique en compagnie d'Alain Lefebvre, émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. Et c'est maintenant l'heure de passer ceci. Les éphémérides. J'ai encore une fois l'immense plaisir d'être accompagné de l'authentique et véritable historien de ces fous, M. Simon f i d z b é Bonjour. Bonjour, ça va bien? Ah,、oh, ça va très, très, très, très, très, très, très bien. <rire> Comme à tous les vendredis. hein? Certainement. Qu'est-ce qui s'est passé dans l'histoire du rock du 28 mars au 3 avril? Bien, Comme toujours, une semaine assez intéressante. et On débute avec le 28 mars, qui était lundi de cette semaine. En 1945, nous avons la naissance de Chuck Ports, bassiste des Turtles. Oui, et c'est lui qui jouait justement sur cette pièce qu'on a entendue. Les m e n s e c l a s s i q u e Oui. q u On aime beaucoup. Ah, très, très bonne pièce.、Ouais. Les Turtles ont quand même、euh, eu des, de très bons s i e s dans leur、mm -hmm. carrière, ce qui, est, ce qui est toujours intéressant. En、ouais. 1948,、euh, également, nous aurons la naissance de John Evans, claviériste de Jethro Tower. Lui,、euh, célébrait e ses 63 ans. Oui, ça, c'était le claviériste de la grande époque de Jethro dans、ouais. les années 70.、Euh, le blond, là, qui, qui, qui jouait、euh, un peu le rôle du malade mental、euh, dans, sur scène.、Là. Exact.、Euh, C'est ça. Ça fait, ça fait quand même longtemps qu'il a quitté、euh, Jethro, depuis、euh, oui. 7 9 Oui, exactement. Oui.、Euh, avant le début des années 80, mais il est quand même Il est resté stable parce que Jethro Tall est reconnu comme étant un groupe qui changeait beaucoup de line-up oui, souvent.、Oh、oui, mais lui,、oh oui. au moins, est resté、euh, pour, pour les albums majeurs, l'âge、mm -hmm. d'or du groupe.、Oui. Euh, et euh, finalement, décidé de quitter comme, comme、mm -hmm. le restant、euh, à la longue. Oui. Euh, le 28 mars 1964, les Beatles deviennent les premières pop stars à être honorées au musée de Madame Tussaud, donc、oui. euh, en statut de cire. Oui, m a d m e Tussaud. Tussaud. Euh, qui, euh, en fait, jusque-là, c'était seulement des personnages、euh, célèbres,、oui. des personnages historiques comme、euh, Henri VIII, e l i s a b e t h i è r e Genre la royauté, les, ouais,、euh, les grands personnages de l'histoire. Oui, j t e m e n t Et、euh, là, il y avait des b e t l e s J'ai visité cette, ce musée lorsque j'étais enfant. Et、euh, c'est vraiment、euh, très bien fait. Ah oui,、euh, j'ai eu que quelques statues qui sont, sont présentées là, mais j a i jamais.、Euh... Ça, t as, as, as l'impression tu sais, qu'ils sont, sont tellement bien faits, on dirait qu'ils sont, qu sont là avec moi. Je dois dire, j'ai vu, vu une photo et、euh, c'est vrai pour ce qui est des Beatles, ils ont la vraie, peut-être, à part George Harrison, qui est peut-être un peu raté, je trouve. Oui,、ouais. il faut fait... dire que j'étais assez jeune lorsque je les ai vus, alors、euh, peut-être que. Euh, je n'avais pas l'esprit critique que j'ai aujourd'hui, n'est-ce pas? Mais ça reste quand même、euh, bien souvent. Très, en, en, en, très bien en passant, as-tu vu le, le, le, le fameux vidéo sur YouTube、euh, de Stephen Harper qui chante、euh, Imagine? Non, je n'ai pas vu. Il s'abonne avec une fillette de 10 ans.、Ah, C'est vraiment surréaliste, hein, parce que quand on pense que、euh, ce, ce type-là a augmenté les dépenses militaires de façon、euh, <rire> spectaculaire. <rire> et、euh, il chante Imagine, il joue du biado. C'est On、euh... se dit.、Euh, Je suis sûr qu'il n'a jamais écouté les paroles. Il n'y a, a aucune idée de ce qu'il raconte là. Non, exactement. Stephen Harper est reconnu pour son, son, son amour des Beatles, mais il ne représente pas du tout l'idéologie. du non, groupe Non, non, absolument et des pas. Au contraire, au contraire. Ce et, qui,、euh, et ce qui est drôle, c'est la réaction des gens sur, sur YouTube. <rire> c est, c est, c est, les gens disent,、euh, Wow, il joue du piano. s t e p h e n Harper joue du piano. On pensait que c'était un robot. Ouais, c'est ça. Il y a, il y a une arme artistique cachée, mais très, très, très, très profonde. J'ai trouvé ça vraiment surréaliste.、Oh, oui. ah, Allez voir ça sur,、euh, sur YouTube, il chante vraiment pas bien, s t e p h e n Harper. Je, je, je vais me donner la p e i n e d'aller voir ça. Ça, ça, doit, ça doit être drôle.、Là. Nous avons ensuite, en 1976, toujours le 28 mars, Genesis qui débute sa première tournée sans Peter Gabriel,、oui. bien sûr, avec Phil Collins au champ.、Oui. Euh, je ne sais pas si c'est、si、lors de cette tournée, en fait, que Bill Bruford aidé、oui. Peter Gabriel,、euh, non pas Peter Gabriel, mais Phil Collins à la batterie. Je sais qu'il a fait une petite partie de la tournée de Genesis. Oui, euh, euh, je crois que c é t t en 1 9 7 6 l y avait Chester -Thom -Thom Thompson aussi. Exact. Euh, je ne peux pas te répondre là-dessus. Phil Collins, donc, jouait de la batterie et allait、ouais. chanter également une fois de temps en temps. Et Bill Bruford, lorsqu'il a quitté Yes, est allé un peu avec Genesis、euh, le temps d'une tournée, je crois. c'est、ouais. Peut-être celle-là. j e s u i s pas、euh, certain. Phil Collins, qui, à mon avis, est un bien meilleur chanteur、euh, que, que, que Peter Gabriel, il mais, a une mais, très belle voix. Oui, c'est ça.、Euh, techniquement, techniquement ouais, je ouais. parle. Euh, mais par contre, pour ce qui est c ô t é artistique, là, non, le, le, le, pas du tout. Il a pris des, des mauvais choix ouais, hein, dans sa carrière. Ouais, ouais, ouais. Il a décidé de prendre sa retraite également du chant.、Euh, il ne chantera plus, en、enfin, fait, pour le moment. Il a décidé、mm -hmm. de se retirer pour、euh, prendre soin de ses enfants. Et,、euh, donc, il a lancé un album dernièrement, mais il ne fait plus de tournée、mm -hmm. maintenant. Donc,、ouais. on, on va probablement le revoir un de ses jours, mais je ne sais pas、ouais. quand. Par contre,、euh, Peter Gabriel, lui, il sera en spectacle à Sarah Sauta, dans l é t t d New York.、Euh, Ça reste autant, c'est 2-3 heures de m o n t y e l Oui, dans le genre. genre. C'est toujours intéressant、ouais. de voir Peter g a b r i e l en、mm -hmm. spectacle quand même. En 1981, Elton John lance sa version de I Saw Her Standing There.、Euh, ça, ça me surprend, 1981, parce qu'il l'avait chanté avec、euh, John Lennon ouais,、euh, en, en Madison 75, Square. Garden Exactement, mais c'était un peu en réaction、euh, au décès de John Lennon.、Ah. Euh, et ce qui, ce qui est quand même bizarre, parce que je crois que c'est. J'imagine que c'est la version live qui a été lancée, ou peut-être que、bon, c'était la phase B du simple.、Oui. Mais.、Euh, Ce qui est drôle, c'est qu'il a lancé ça en hommage à John Lennon, mais ce n'est pas que John que Lennon q u l'a chanté. Exactement.、Ouais. Et ça m'a surpris, même que, ben, en fait, probablement, c'est à la demande d'Elton de John que le John Lennon l'a chanté, mais habituellement, ils ne sont pas de genre à chanter les、non. pièces d'un et de l'autre. Donc,、euh, c'est quand même particulier、euh, ouais. comme, euh, comme événement.、Mm -hmm. Un autre événement particulier, en 1982, cette fois-ci, David Crosby est arrêté après avoir fait un accident sur l'autoroute de San Diego.、Euh, la police a trouvé une arme à feu et de la cocaïne dans sa voiture. Et quand、euh, le policier lui a demandé pourquoi il avait une arme à feu, Crosby a répondu tout simplement John Lennon. Donc, euh... Euh... Et、euh, quand on lui a d e m a n d é pour la cocaïne, <rire> est-ce qu'il a répondu Keith Richards? Ça, j'ai aucune idée de ce qu'il a répondu pour ce qui est de la cocaïne,、euh, mais on avait déjà eu un épisode semblable dans les éphémérides il y a quelques semaines où il avait laissé un sac,、euh, je ne sais pas si、oui, c'était、oui, un、oui, sac de hôtel, la cocaïne, oui, oui. avec u n arme à feu.、Oui. Euh, il aimait beaucoup les armes à feu. Oui, oui c'est、oui, et... ça. On en avait parlé. C'est surprenant d'avoir e comme ça d un icône de la contreculture et,、mm -hmm. et du mouvement pacifiste qui soit aussi amateur、euh, d'armes.、Euh, par contre,、euh, évidemment, L'assassinat de John Allen a traumatisé beaucoup de, de gens, beaucoup、oh, d'artistes.、Oui, Je me rappelle même David Lee Roth avait, avait eu peur un moment donné、oh, oui. euh, sur, dans, dans une rue à Los Angeles et.、Euh, a v a i t fait fuir euh, des, euh, des, des fans qui le poursuivaient parce qu'il l'aimait.、Ah, mais、euh, mais lui, il pensait que c'était des fous furieux et il avait fait semblant de sortir un fusil pour,、euh, oui. pour les canarder. C'est comprenable、euh, <rire> qu'à l'époque, les gens,、euh, dans le fond, se sont rendus compte que, premièrement, il n'était pas immortel et qu'il y a des gens qui,、euh, soit les, les aiment au point d'être obsédés, et vouloir les, les, les assassiner, ou、euh, les aiment pas et veulent les assassiner.、Ouais. Tout simplement,、mm -hmm. c'était des choses qui n'étaient pas arrivées auparavant,、ouais. avant John Lennon. évidemment Euh, et et parlant en parlant de tout ça,、oui. ça a justement un rapport, ça? Ah Oui, exactement, c'est vrai. En、ah、2000, non, non, non, c'est plus, plus loin. mais on va, on va en reparler de tout ça. Effectivement, oui. Ouais, parce qu'on va avoir un autre éphémérite par rapport à Led Zeppelin, mais c'est qu'en 2000, la Cour suprême, en Cour suprême plutôt, Jimmy Page accepte un dédommagement substantiel ainsi que des excuses d'un magazine anglais、euh, qui l'accusait d'avoir contribué à la mort de John Bonham, bien sûr,、euh, pour ce qui est de. Oui, c'est、ouais, ça. C'est mais... l'avoir incité à boire. En, en ou... fait, non, c'est pas ça. C'est qu'on avait raconté que plutôt que de lui venir en aide, Euh, il s'était mis à faire des incantations et toutes sortes de simagrées sataniques. Ah ouais?、Euh, oui! Et、euh, c'était vraiment imbécile ouais, comme, c est, c est... comme affirmation. Et、euh, finalement, ben, on lui a versé une, une bonne somme substantielle qu'il a remis à des bonnes œuvres,、mm -hmm. euh, notamment son. Euh, euh, lui a parti une espèce de. de, de, de, de、euh, fondation. De fondation pour euh, aider euh, les enfants du Brésil. Ah, oui, oui, oui. D'ailleurs, il a été reconnu pour ça.、Euh, exact, c'est vrai. Les dernières années.、Euh, donc, il avait remis cet argent à、euh, cette fondation. Ah, ben, c'est bien, c'est、mmh. très bien, ça part. Nous Passons maintenant au 29 mars. Oui, c'est réglé mardi cette semaine. Mardi de cette semaine, et、eh、bien le 29 mars 1943, nous avons la naissance de Chad h a l l e n ou Alan、euh, Cowbell, plutôt,、euh, chanteur des Guess Who. Oui, que, que je connais absolument pas. Qui a été moi, chanteur de la première époque, en fait, des Guess Who. C'est ça, probablement,、ouais. parce que moi, je ne connais que Burton Cummins. Oui, exact. C'est qu'il a,、euh, a été là dans, dans les débuts, mais、mm -hmm. il a quitté le groupe assez rapidement.、Euh, nous avons également,、euh, en 1959,、euh, la naissance de Perry Farrell,、euh, chanteur de James. Addiction,、mm -hmm. mais également fondateur de Lula Palooza.、Ouais. Euh, lui a 52 ans, donc cette、ouais. semaine. Également en 1968, Fleetwood Mac qui a dit Je lance leur version de Black Magic Woman en Grande-Bretagne,、oui. reprise de Santana. En fait, c'est le contraire. Ah, c'est Santana. Oui,、thérapie. les gens pensent、ah, que、oui. c'est une, une composition de Santana, mais non, pas du tout. Mais non seulement. C'est Peter Green qui l'a composé. Et,、euh, qu'il l'a sorti en premier. Et Santana l'a repris.、Euh, mais là, on a un exemple d'une reprise qui est vraiment très, très, très bonne. Probablement supérieure à l'original. Exact. Mais c'est, tu vois, c'est, c'est pas simplement les gens, puisque même sur Internet, mes sources me disaient le contraire. C'est vrai. Ouais.、Euh, ouais, mais c'était pas des sources, h、euh, y p e r vérifiées, là, je dois dire. je l'avais faite rapidement. Mais,、euh, il me semblait j aussi, j'avais entendu que Black Magic Woman était une composition. Oui, r i i g n a l e o c'est une composition de Fleetwood Mac.、Euh, ouais. la part de Fleetwood Mac. J'aurais dû regarder les dates également, puisque l'album de Santana est sorti un an、en、ou d en u u x p l 1970. Braxas,、ouais, C'est 70,、exact. et c'est ça. Là, on est en 68, évidemment. Donc, il y, y a quand même une différence.、Mm -hmm. euh, en 1969, cette fois-ci, l'album 2020 des Beach Boys est au numéro 1 du palmarès des ventes britanniques, chose que je trouve assez bizarre, puisque c'était pas un très bon album. En fait, album je ne de connais、Beach、même pas、Boys. cet album. Oui, c'est à ne pas connaître. Ça fait partie de la période creuse où Brian Wilson ne, ne composait plus avec le groupe. Il y a une composition de Charles Manson sur l'album 2020, d'ailleurs. Ah oui. ouais? Oui,、euh, qui est la, la, dans la version originale. La pièce se nommait c e a s to Exist et、euh, on a changé、euh, le, le titre et ici les paroles la pièce, je crois que c'est.、Euh, euh Ça parle donc d'une fille dans le titre, mais je ne la connais pas assez parce que. Ça ne doit pas être pas très ensoleillé comme genre. Pas vraiment. Ben, en fait, on a changé les paroles pour que ça soit moins é p a i s C'est Dennis Wilson qui, était, qui avait fréquenté Charles Manson、oui. qui, euh, avait, euh, qui avait forcé le, le groupe à enregistrer cette pièce-là. Et même, ça a été un tube jusqu'à temps que bon, Manson se fasse、oui. arrêter et soit en, soit en procès.、Euh, mais ça se retrouve quand même sur l'album et c'est spécial. Puisque la version de Manson se retrouve sur son album l a e et il y a quand même. Pas tant de différence que ça.、Mm -hmm. C'est particulier. Et en 1970, cette fois-ci, John Lennon et Yoko Ono apprennent au monde que Yoko est enceinte. Bien sûr, malheureusement, ça a m e n é à une fausse couche dans ce cas-là. Et ça, John Lennon qui avait passé plusieurs jours au chevet de sa, sa femme, je crois, à l'époque. Oui. b i e à sa première fausse couche,、oui. euh, il y a une photo、euh, sur la pochette à l'arrière. De... Non. C'est le devant de la pochette、And、Life、Finish. with the Lions ah, ah, oui, oui,、euh, où on voit qu'il est assis à côté du lit d'hôpital où elle vient de faire une fausse couche.、Euh, c'est très triste.、Mm -hmm. euh, J'ai appris dernièrement, et ça, ça m'a vraiment surpris. Je n'étais vraiment pas au courant de ça parce que c'est quelque chose qui ne m'intéresse absolument pas. Mais savais-tu que Yoko Ono,、euh, dernièrement, vient d'obtenir, de, de, je pense que c'est son sixième numéro un sur les palmarès Billboard de、oh, Dance?、Ouais. Ah, ouais, ça, ouais. je l'ignorais. e l le a plus de numéro 1, je pense que Britney Spears, <rire> c'est vraiment incroyable. Oui, c'est spécial.、Euh, donc, c'est avec des remixes de, de pièces de Yoko Ono, c'est vraiment particulier.、Ouais. Euh, on a repris ça il y a deux semaines. Mais est-ce que c'est -ce est elle qui a fait les remixes ou c'est、euh, des, euh, ah, des. Je vous a v o u o n u e c'est des pièces.、Euh, parce qu'on a reçu un communiqué ici à la station qui disait sixième numéro 1、ah, de, ouais. de, de Yoko Ono en c a r r i è r e sur le Palmarès n Dance. Ah, b En en fait, ça m'étonnerait que ce soit avec sa, sa nouvelle mouture du plastique au no-bag. Avec lequel elle fait des concerts. Donc, c'est peut-être des,、euh, des DJs ou des, des, des musiciens qui auraient repris des extraits des pièces de Yoko Ono. Mais sous、Uno. le nom de Yoko Ono, par oui, contre. Oui, oui, oui. oui. oui. oui. Ah, bien, C'est particulier. Je l'ignorais. je l'ignorais.、Oui. Ça me surprend beaucoup. Oui, en fait,、oui, p a r c'est、oui, que bien, ben, En e Yoko Ono... fait, c ça. C'est pas quelque chose qui nous intéresse vraiment, les palmarès dance. Non, vraiment pas.、Euh, nous avons également, en 1987, Jefferson、uh, Starship qui est au Meroen's palmarès avec,、euh, avec la pièce Nothing's Gonna Stop Us Now. d o n C'est u n pièce j'ignore. que, que、euh, très, très mauvais. C'est mauvais comme pièce. Ouais, ouais, c e s épouvantable.、Oui, oui, oui, ça ne me、oui. surprend pas. Que, Dieu, Je pensais que une... cette pièce-là, c'était une pièce de Starship tout court, par contre. C'est、ah, vraiment... sûr que ça soit Starship. C'est en fait, vrai. vraiment mauvais. Mais va l'écouter parce que c'est tellement mauvais que c est... C en est... ça, ça, ça en vaut la est... peine de、oh, le voir. On s'en est sidérant. <rire> Je vais v o i r ça bientôt. Et、euh, finalement, pour terminer la journée、euh, du 29 mars,、eh、bien, en 2005, nous avons Neil Young qui est opéré au cerveau pour un anévrisme. Lui, donc,、euh, i、oui, est rentré d'urgence. C'est très grave, sauf qu'il、oui. s'est remis de façon spectaculaire. Oui, c'est incroyable. Oui. et D'ailleurs, il e s t en pleine forme. et Je me rappelle,、oui. c'était、euh, l'été l'été 2005, q u il y avait eu le Live 8.、Euh, il、oui. était donc partout dans le monde. n e i l Young était allé sur scène chanter、oui, quelques、fait. pièces, mais il était en piteux état quand même encore.、Mm -hmm. Il se remettait, par contre.、Oui. Mais... Déjà, de dire q u e du mois de, de pratiquement avril au mois de, je crois, c'était juin, de, de、mm -hmm, se remettre sur juin, pied. Oui,、ouais, de se remettre sur pied aussi rapidement d'une épression comme ça. C'est quand même assez fort ouais, de s a v o i t Oui, parfait. Eh bien, justement, on va aller l'écouter. On va aller écouter un de ces très nombreux classiques, Anil. Cinnamon Girl, vous êtes sur les ondes de la seule station à diffuser du vrai rock à l o i r e r é l i e n t la station des mélomanes. C'est fou! 89 FM. Eric and the Dominoes, avec la très belle pièce Layla, tirée de l'album Layla and Other Assorted Love Stories, ou Love Songs, plutôt. Et、euh, tu sais, c'est une de mes cinq pièces rock préférées de tous les temps. Ah, c'est vraiment incroyable. J'adore cette pièce. Évidemment, on va en reparler dans les éphémérides de, de Eric Clapton dans un moment.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 Qui nous amène aux éphémérides du 30 mars, n'est-ce pas?、Et、effectivement, le 30 mars de cette semaine, qui était mercredi.、Euh, et en 1945,、eh、bien, nous avons la naissance d'Eric Clapton, et qui célèbre donc ses 66 ans、ouais. cette semaine. Tu sais, hier soir,、euh, j'ai réécouté. Pour la première fois depuis au moins une quinzaine d'années,、euh, cet album, l a y l a Et,、euh, c'est vraiment fantastique. Ah, ça a bien vieilli, vieilli, en plus.、Oh, oui, absolument. C'est un album. C est, c est, c est album absolument fantastique. Mais quant à moi, c e s t le dernier bon album que Clapton <rire>、oui. a fait parce que, Euh, Jusque-là, il avait été、euh, quasiment, quasiment, quasiment intouchable, là, Eric Clapton. Tout ce qu'il a fait avait été parfait avec、euh, The y a r d b i r d s ensuite、euh, John Mayall, The Cream.、Oui. Euh, même euh, Blind Fate, on chialait beaucoup dans le, dans le temps, mais c'est un, un bon album.、Oh oui. C'est correct. Il、euh, y a juste quand il est arrivé en solo, là, avec son premier album solo, c'était moche, mais、bon, c'est un faux pas parce que Layla est venue avec.、Euh, est venu, nous ramener, l e Claton p en pleine possession de ses moyens. Mais c'était... C'est été pas mal le dernier soubresaut, malheureusement. Malheureusement. Ben, je trouve. C'est、bon、personnel, bien sûr, comme, comme opinion, mais. Ben, je la partage, la partage. e t moi, ce qui, est, ce qui, est, ce qui est drôle, c'est que j'ai grandi dans les années 90 et j'ai connu Leila a c o u s t i q u e qui était、ah, ouais. sur toutes les radios FM. Ouais, mais qui joue encore, probablement.、Et、en qui ce joue moment même, elle doit jouer.、Là. Oh oui, c'est, c'est <rire> sûr, sûr, sûr. Et plus tard, lorsque je me suis vraiment、euh, intéressé au rock, là, j'ai découvert vraiment、ouais. la version de Derek and the Domino's et j'ai dit, franchement, la version acoustique, Qui est e peut-être très bonne, mais la version、euh, ouais, est, électrique est, est incroyable. C'est une version matante. Oui, oui,、voilà, ouais, exact.、Euh, quand quand, quand, elle est, quand elle est sortie cette fameuse version-là, version un de mes amis m'a dit As-tu entendu la nouvelle version de Léla Je lui ai dit Oui, c'est mauvais. <rire> c'est incroyable.、Ah, c'est pas, pas dans ses meilleurs. <rire> <'on dit> <rire> Nous avons par la suite, le 30 mars 1946, la naissance de Dave Ball, guitariste des,、euh, claviériste plutôt, pardon, des Turtles,、ouais. qui lui c é l é b r a i t ses 75 ans. C'était la semaine des Turtles. Ouais. Exact, ouais. effectivement, parce qu'il y en a beaucoup, cette semaine des naissances. En 1964, cette fois-ci le 30 mars, à Clacton, en Angleterre, a lieu la première bataille entre les Muds et les Rockers. C'est la première bataille rapportée, en fait. Oui, c'est ça. Et là, pour, pour ceux qui ne sont pas au courant de l'histoire, ça a l'air très banal une bagarre entre les Muds et les、euh, Rockers.、Oui. Sauf que ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'était pas des batailles ordinaires. Ce n'était pas des batailles de 4-5 personnes.、Là. Non, on parlait de centaines de jeunes qui se battaient avec、euh, n'importe quoi, hein, des barrettes、oh, oui, euh, loups、euh, sur la plage. C'était très, très violent.、Euh, oui, oui, o、oui. Et puis, comment tu vas arrêter ça? On a une bagarre là, quand on dit qu'il y a des milliers de personnes là, qui se battent. <rire> tu tu fais quoi avec ça? <rire> c'est ça.、Et、si vous voulez une idée de, du genre de bataille qui peut avoir lieu, écoutez le film Gangs of New York.、Et、au début, il y a une grosse bataille dans ce genre-là.、Ouais. Vous allez voir les deux foules qui sont. Une sur、oh, l'autre,、oui. et、euh, ça a inspiré d'ailleurs l'album Quadrophénia des Wu. En fait, c'est ça, c'est que les Wu étaient、euh, vénérés. On ne sait pas trop pourquoi, parce que ce n'était pas vraiment un groupe de mods, mais non, les mods、ouais. les, les vénéraient. C'était comme、mm -hmm. le groupe préféré des mods. Et ils、euh, parlent dans, dans le, le disque Quadrophénia de,、euh, de cet amour que les mods portaient aux Wu et、euh, des bagarres hein, qui. C'est un mode de vie assez particulier.、Oh、oui,、euh, c'est spécial.、Ouais. Le, est, le film est mauvais, ça, est mais、euh, peut-être juste pour voir、euh, le, le, le, socialement de quoi ça avait、ouais. l'air. Euh, ça peut être intéressant de regarder Quadro o i Finale. Un, un beau document d'archive.、Euh, en 1967, cette fois-ci, les Beatles prennent la fameuse photo pour la pochette de Sgt. Pepper's Only Unslop Band, bien sûr. Donc,、mm -hmm. euh, ils il étaient sur le point de terminer l'album à cette époque-là et、euh, on a pris la, faute, la fameuse photo où on avait tous ces personnages historiques、oui. en arrière et où on a enlevé, décidé d'enlever Hitler à la dernière minute、mm -hmm. de, sur la pochette. Je pense bon, que bon c é t a i t un choix judicieux. Oui, tout à fait. Moi,、bon, quand j'étais petit,、euh, euh, je pensais que cette pochette-là, c'était. un Collage.、Euh, un patchwork.、Là. Non, c'est、euh, en fait.、Euh, non, on, on les voit d'ailleurs le、ouais. dans, dans l'anthologie, on les voit en train de poser, mais quand j'étais petit, je pensais vraiment que c'était un, un collage. Oui, ben c est, c est, ça aurait pu être ça、mm -hmm. quand même.、Euh, une photo très bien réussie en collage, ça aurait été fait,、euh, ça aurait été même une œuvre d'art probablement encore plus、euh, incroyable、mm -hmm. parce qu'il e i t Plus de travail fait par rapport、euh, à l'image comme telle. Mais、euh, oui, sinon, c'est surprenant, c'est-à-dire qu'ils ont monté toute cette、oh, oui, image oui, t o u t e ces p o c h e t t e i Oui, tout à fait.、Euh, mais quelle belle pochette! quand Oui,、même. Absolument. Nous avons par la suite, en 1970,、euh, toujours le 30 mars, Miles Davis qui lance son fameux album de、euh, jazz fusion, Bitch's e Brew, bien sûr, qui est comme un peu l'entre-deux entre le jazz et le rock. C'est la naissance du jazz fusion. Exactement,、hein. exact. Et quel album incroyable.、Mm -hmm. Franchement, si vous ne connaissez pas Bitch's e Brew, je vous le suggère fortement.、Oui. Mais c'est pas pour tout le monde.、Là. Non, par ça, contre, il y, y, y en a qui aiment pas ça. C'est la musique de musiciens. Oui, exactement, ouais. exactement. Guitariste,、eh bien, euh, vous aimerez John McLaughlin、ah, autres, oui. sur l'album qui est excellent、mm -hmm. et、euh, la direction de Miles Davis sur cet album-là est vraiment incroyable.、Oui. Et, et ça, ça a inspiré、euh, John par la suite à former le Ma h a Vishnu Orchestra. Oui, oui, très très bon groupe.、Bon. Oui, groupe très influent du début des années 70. Exact.、Euh, et changeons de registre puisqu'en 1974, les Ramones donnent leur premier concert à New York. c e s t l a musique un peu plus épuré.、Ah, oui. e、euh, no, no, même... mais quand On passe de la virtuosité à quasiment la maturité. Oui,、ouais. mais ça, ça a quand même frappé l'imaginaire、oh, des gens、oui. et il、euh, y avait beaucoup de fans、euh, mm -hmm. par rapport à ça.、Euh, et 1975, cette fois-ci, Jeff Beck qui lance son premier album, Blow by Blow.、Euh, premier album, album solo. Premier album solo, oui, oui bien sûr, bien sûr.、Euh, excellent album quand même. Oh, c'est ça, c'est un petit chef-d'œuvre、euh, qui a été produit par George Martin. Oui,、oh, ça, ça, en plus. C'est vraiment、euh, fantastique. C'est un de mes albums préférés.、Là. Facilement dans mon top 100. Oh oui, alors c'est très bon.、Euh, et, et pour toi, un top 100 en plus, ça veut dire que c'est vraiment honorifique parce que、oui. je, je <rire> pourrais m'en avoir beaucoup de top. <rire>、euh, en 76, cette fois-ci, les Sex Pistols donnent leur premier concert, eux,、euh, et 50 personnes se sont déplacées pour l'événement. Donc deux ans après le premier、ouais. concert, les r a m o n s la même journée. C'est、ouais. assez, assez intéressant. Et, et, et c'est là, on parle vraiment d'amateurisme. Oui. oui, là,、oh là oui. c'était.、Euh, ça, ça devait être. Spécial comme、mmh. premier concert. J'aurais、mmh. aimé ça être là par contre. Pas sûr, oui. <rire>、ah, ça aurait été、euh, un événement, je crois. On、euh, enfin, fait un, un grand bond en avant、euh, par la suite puisque nous nous retrouvons en 2004、euh, et où Marilyn Manson renvoie son guitariste John Five.、Euh, Celui-ci a déclaré à la suite de son、euh, congédiement que c'est probablement parce que je ne bois pas et que je ne prends pas de drogue qu'on m'a renvoyé. Et là-dessus.、Euh, eh、je pense, pense qu'il n'y a rien que, à, à ajouter. Oui, exactement. <rire> Euh, par la suite, en 2007, u、euh, n homme est arrêté après avoir tenté d'entrer dans la maison de Paul McCartney dans le but d'assassiner le s Beatles. Il s'est rendu quand même assez proche. Je crois qu'il était à une vingtaine de pieds de la maison lorsque des gardiens de sécurité ont mis la main、mm -hmm. sur, sur l'homme. Il avait réussi à rentrer dans la porte, dans, passer par-dessus la porte d'entrée,、euh, de, du, du, on pourrait dire le manoir.、Ouais. Paul McCartney, c'est quand même assez gros. Euh, et euh, il était déterminé, o n、ouais. avait fait Ça, c'est、euh, vraiment minable.、Ouais, que ouais. Quelqu'un,、euh, tu sais, pour se faire.、Euh, Quelqu'un qui est en mal de se faire remarquer、euh, décide、mm -hmm. d'aller en assassiner un autre là, pour、euh, avoir un peu d e t e n s i o n C'est vraiment médiocre. N'importe quoi. Nous passons ensuite à la journée du 31 mars, qui était jeudi de cette semaine, et en 1944, nous avons la naissance de Mick Rolfe,、euh, guitariste de Bad Company, qui lui célébrait ses 67 ans hier. Oui,、euh, guitariste aussi de Mott de h o o p e r Oui, e x a c t e、euh, t puis,、euh, ben, il commençait à être vieux quand, quand, quand、euh, ça a commencé à marcher pour lui. Oui.、Euh, il était pas loin de 30 ans. Donc, a l o s à l'époque, c'était pas mal vieux pour un, un musicien、ouais. de rock. Oh oui, non, quand même.、Euh, nous avons également, le 31 mars 1946, un autre anniversaire chez les Turtles, puisque c'était la naissance d'Al Nichols,、euh, Nichols, plutôt guitariste, <rire> lui, e、euh, c é l é b r a i t ses 65 ans.、Euh, se C'est、ouais. incroyable, comment、mm -hmm. qu'ils sont、euh, tous collés un sur l'autre、mm -hmm. par rapport à ça. Euh, en 1956, cette fois-ci,、eh、Chuck Berry lance Johnny b Good, bien sûr, son grand succès qui、oh, a ouais, été populaire de l e i l rock partout dans le monde. Un des plus grands classiques de l'histoire du rock、oui. qui a été repris à de nombreuses、euh, reprises, oui, si on peut、oui. dire, Par, entre autres,、euh, des reprises qui sont réussies, c'est celle de Johnny Winter、exact. et、euh, Frank Marino. Une très, de, très bonne version. Je crois que les, les Beatles l'avaient joué également lorsqu'ils faisaient le, le, The Cavern et Hambourg, on peut l'entendre, je pense, sur l'anthologie Johnny b Good.、Euh, ah non, c'est Roll Over、ça. Beethoven. Qui est、oui. repris par, par les Beatles. Oui, oui.、Uh, Elvis a repris、uh, Johnny b g o o d e Exact,、mm -hmm. exact. Euh, nous avons l'année d'après, en 1959, la naissance d'Angus Young, guitariste des CDC, qui lui c é l è b r a i t ses 53 ans.、Ah、oui, a,、euh... seulement 53 ans. Ouais, on a, a... l'impression qu'il est très, très, très vieux. Exactement. Mais qu Parce que ça fait tellement longtemps qu'il est là. Sauf que quand, les, dans les débuts des CDC, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il avait quoi, 14, 15 ouais, ans? i l était très Alors, jeune.、Euh, c'est pour ça, il a passé sa vie, là, vraiment,、euh, sur, sur scène. Et, exact. Euh, il, euh... Il, avait, il a peut-être vieilli également un peu、euh, prématurément, je veux dire, physiquement. C'est、ouais. peut-être pour ça aussi qu'on a L'impression qu'il est plus vieux parce que j'ai été surpris、euh, effectivement、mm -hmm. de, de voir ça.、Mm -hmm. Mais、euh, quand même,、euh, bonne、mm -hmm. fighting! En 1969, cette fois-ci, George Harrison et sa femme Patty Boyd sont accusés de possession de cannabis dans une cour d'Amsterdam.、Euh, ils ont été condamnés à payer 250, li 250 livres、euh, sterling d'amende, bien sûr,、euh, à la cour. Et c'est ce qui est particulier, puisque s'ils n'auraient pas été connus, peut-être que ça aurait été pire pour Mais quand même,、ouais. on fait attention lorsqu'on décide de le, le juger. Évidemment. En、uh, 1972, le fan club officiel des Beatles ferme ses portes. Bien sûr, le groupe n'existait plus ben ouais,、euh, deux ans. Uh, ouais, depuis deux ans. Mais quand même, il y, y a plusieurs fan clubs qui ont continué assez longtemps. Comme、euh, je crois que c'était le Book Fan Club, quelque chose genre, un, un, un, un fan club qui envoyait des lettres à tous, ses à, à tous ses membres, je pense, une fois par mois. Et ça a quand même duré jusqu'au milieu des années 90.、Mm -hmm. Et là, lorsqu'il y a eu ce, ce, ce revival des Beatles, le fan club a fermé parce qu'on dit qu'on a fait le tour. On a、oui. tous dit ce qu'il y avait à dire. Ça débitait. Ça m'emmenait, on ne、ouais, peut ouais. plus avancer. En 1982, cette fois-ci, les Doobie Brothers se séparent pour la première fois. i l s、ouais. a l l a i e n t revenir ensemble. Moins, moins spectaculaire que les Beatles. Non, exactement.、Contre. Mais moi, tu sais, les Doobie Brothers, quand j'étais enfant, c'était un groupe là, qui,、euh, que je mets beaucoup, vraiment beaucoup, surtout les albums Toulouse s t r e e t et、mm -hmm. euh, euh, de Captain Enemy. Qui sont vraiment des incontournables、euh, du début des années 80,、euh, 70. Et c'est un groupe qui était en permanence sur les, les zones des stations rock.、Ouais, exact,、euh, ça et, jouait non-stop、ouais. à l'époque. Et nous avons finalement, en 1995, pour terminer la journée du 31 mars, un ancien fan de Led Zeppelin est arrêté pour,、euh, en, en arrière-scène en fait, lors d'un concert de Robert Plant et Jimmy Page, après avoir tenté de poignarder Jimmy Page en l'accusant de sataniste et、euh, bien autre. s Euh, C'était quelqu'un de dérangé. Oui, tout à fait dérangé et en, en manque d'attention. Exactement. Ce qui est vraiment minable. Oui.、Euh, ben, écoute, on va justement aller les entendre, Led Zeppelin. Vous êtes sur les ondes de la Radio Campus à l'émission Rock Classique. Eh、ah、bien, oui, c'est Jimi Hendrix avec、euh, la version spectacle de Changes qu'on retrouve sur.、Euh, c'est un des albums classiques, Band of Gypsies de 1970. Et juste avant ça, on a entendu la diapoine avec Trampled Underfoot. Ça, ça nous vient d'un de, de leurs nombreux albums classiques, Physical Graffiti de 1975. Il est presque midi. Pile, vous êtes à l'émission c l a s s i q u en e compagnie de Simon f i t z b a y et Alain Lefer, e émission entièrement consacrée aux racines du rock, à l'évolution du rock à travers le temps.、Et、on en a maintenant rendu aux éphémérides du, du, du 1er avril, aujourd'hui même.、Hein? Effectivement, le 1er avril, eh bien, en 1939, nous avons la naissance de r u d o l f e Isley, des e Isley Brothers,、ouais. qui célébrait ses 72 ans. Hum、mm、hum. Et quand même, c'est particulier. On a entendu Jimi Hendrix qui, lui, a fait partie d'Aisley、ouais. Brothers pendant une, partie, une, une petite courte période de temps. Il a été renvoyé du groupe ouais, assez ben, rapidement. Eux, eux, eux non plus n'aimaient pas ça vraiment, des musiciens trop chauds. Non, c'est ça. Jimi Hendrix a été、euh, les malheurs de, de, de, du début de sa carrière. Ouais, il avait beaucoup de mal. Il s'est fait renvoyer aussi de l'orchestre de, de Little Richards, Richards parce、ouais. qu'il lui v a l a i t la vedette. Et il s'est fait renvoyer de son premier groupe à vie également à cause de ça, entre deux,、euh, à, à l'entraque du show. Donc, c'est vraiment.、Euh, c'est vraiment incroyable. <rire> pauvre Jimmy.、Oui. En 1945, nous avons la naissance de John Barbata, qui lui est batteur pour Jefferson Starship. Ah, lui、batteur. aussi, pauvre, lui. Oui. <rire> qui、euh, célèbre ses 66 ans aujourd'hui. Donc. Euh, en 1970, 50 musiciens sont réunis pour enregistrer、euh, les e n r e g e m e n t s de Phil Spector, les, les arrangements plutôt de Phil Spector pour、euh, les pièces de The Long and、w Rind、Winding, Winding, Winding Road, Winding Road. Et, et Across the Universe、euh, qui se retrouvent sur la LED, bien sûr. Il y a des versions euh, conspuées euh, par、mm -hmm. plusieurs, mais comme, comme je, je le disais la semaine dernière, moi j'ai grandi avec ces versions-là.、Oh, ouais. Alors j'y trouve très bonnes et des versions euh, euh, épurées. Avec lesquels t, t, t as connu ces chansons-là,、euh, moi, je, je trouve que ça a l'air vide.、Là. Ça a l'air d'être des d é m u x exactement.、Ouais. Parce qu'on s'attend toujours à avoir le, le telle, telle chose qui va embarquer,、ouais. c'est vrai, c'est、mm -hmm. particulier. Ce donc, deux visions. Exact,、ouais. exactement. Euh, en 1976, et c. l i c i donne son premier concert en Angleterre. Oui, c'est ça. C'est ça, un peu, qui, qui était le vrai début de la gloire internationale. Exact.、Euh, puisque je pense c'est au Marquis qui jouait. Je crois,、oui. Et quand ils ont commencé à jouer,、euh, ils jouaient、mm -hmm. genre devant quelques, une poignée de personnes.、Mm -hmm. Et puis,、euh, ils il étaient tellement bons qu'à la fin de la soirée, la place était pleine. Ah, c'est Parce que les gens avaient appelé leur ami et ils viens voir ça. C'est incroyable.、Oh, et、oui. euh, tu es un journaliste dans, un, dans une édition. Du, du magazine Classic Rock qui racontait que la première fois qu'ils ont. C'est une fille qui disait、euh, qu'elle avait rencontré Angus et Bon Scott pour la première fois. Ils venaient d'arriver en Angleterre et c'était un show de kiss.、Ah. Et、euh, ils se sont rencontrés dans un bar à côté de l'arena où il y avait eu le s h o w parce que. Euh, euh, ils trouvaient le, le spectacle de Kiss tout simplement à poche. Et, et ils sont partis, <rire> ils sont allés p o u r v o i r un coup et ils se, ils, sont, ils se sont mis à se parler comme ça. Et Angus、euh, Young disait On a un, un petit ben, pas p i r puis c'est、euh, un、ah. renouvoir. s <rire> Ah, ben c'est impressionnant, c'est une belle histoire, c'est une belle légende quand même.、Euh, la même journée,、euh, en 1976, les Boss Cox, eux, donnent leur premier concert.、Euh, malheureusement pour eux, le système électrique s'est éteint après trois chansons. Donc, donc, euh, euh, donc, pour un groupe de punk, c'est assez tragique. Oui, exactement. exactement. Donc, les gens n'ont pas pu、euh, écouter plus longtemps.、Mm -hmm. C'est excellent groupe. Moi, j'aime bien quand même les b a s s c o s C'est intéressant comme, comme son.、Euh, et finalement, en 1984, Marvin Gaye est assassiné par son père, qui l'a abattu à bout portant à la suite d'une dispute. C'était、euh, à, à la veille de son anniversaire, malheureusement pour lui. Euh, son père qui、euh, a été traité pour des problèmes mentaux par la suite, après avoir.、Euh, ce geste un peu、euh, vraiment stupide, vraiment、ouais. imbécile.、Ouais. Nous avons par la suite、euh, le 2 avril, bien sûr,、euh, qui sera、euh, samedi, bien en 1939. Ben, c'est、euh, ça, il,、euh, se, il, serait euh, dit, euh, il serait né. Ouais, bon, il se gay, serait né, Marvin g i l l e justement. Euh,、ouais. euh, donc, euh, qui, euh, qui, qui, qui célébrerait aujourd'hui, en euh, fait, euh, ses 73 ans. 73 ans, ans donc, quand、euh, même, Euh, 72 en, ans. 72 ans, effectivement.、Ouais. En 2011,、ouais. euh, nous avons également, le 2 avril 1941, la naissance de Leon Russell, qui lui célèbre ses 70 ans,、mm -hmm. célèbrera ses 70 ans demain.、Ouais. Euh, donc, Leon Russell, toujours un personnage,、euh, quand même intéressant. Du rock. Coloré.、Yeah. Oui. Et nous avons également, en 1946, la naissance de Kurt Winter, guitariste des Guess Who. Ouais, le successeur de Randy Bachman. Exactement. Euh, et en 1952, la naissance de Leon Wilkinson, guitare,、euh, bassiste pour、euh, Leonard Skinner.、Ouais. Stars, je ne sais pas si j'ai prononcé son nom.、Euh, Leon Wilkinson. Wilkinson ouais. Ouais. Ouais.、Euh, il est mort il y a quelques années、euh, et, bah, de ses abus.、Euh, <rire> malheureusement.、Euh, Ils il buvaient tous beaucoup, hein, les gars de Leonard Skinner.、Euh, je pense qu'il est mort d'une c i r r h o s e ou quelque chose du genre. Ça nous rattrape malheureusement, genre d'habitude、mm -hmm. là. En 1964, les Beatles sont numéro un du palmarès britannique avec Can't buy m e Love.、Oui. chose prévisible, puisque le 5 avait paru, je crois, il y a deux, deux semaines et ça n'a、oui. pas pris de temps avant que ça se retrouve en haut des palmarès. En 1965, nous avons les Who qui font leur première apparition à la radio sur les ondes de la BBC. C'était à l'émission Joe Loss Pop Show. Donc,、mm. pour leur première présence. Ils n'étaient、ah. pas terribles, les ou, à leur début, je trouve. Non,、euh, effectivement. Ils se sont mais... raffinés. Il y avait, je pense, aussi des problèmes de trac en d e h o r e leur s bord. Quand、mmh. on les regarde un peu,、euh, c'est des petits garçons gênés,、mmh. quand même. Oui.、Euh, en 1967, Steve Winwood annonce qu'il quitte le Spencer David Group pour former Traffic. Oui, mais ça, c'est une bonne chose. Oui. Oh, oui. Oh, oui. oui, vraiment. Oui. Et, le、euh, t r a f i c est infiniment plus intéressant, à mon avis, que le Spencer Davis Group. Exactement, il a、mm -hmm. connu une meilleure carrière aussi avec, avec ce groupe-là.、Oui. Euh, en 1967, cette fois-ci, 154 fans australiens sont arrêtés pendant une émeute à un concert des Rolling Stones. 14 000 personnes étaient présentes dans、oui. euh, cette. t un stage ou un grand aréna.、Euh, chose et, très fréquente à cette époque lors、oui, oui, des oui. concerts des Rolling Stones. Oui, les et, exactement. Les Rolling Stones se sont fait bannir d'Australie. Je crois que c'est dans la. la même période, justement, à cause de risques, des meurtres et,、euh, c'est arrivé tout simplement. e、euh, t c'est, justement, c'est, s p é c i a l parce que j'écoutais, euh, euh, en fin de semaine, il y avait un reportage sur les Hells Angels à la télé et,、euh, il parlait du concert d'Altamont,、euh, mm -hmm. ce qui était arrivé et,、euh, le fondateur des Hells Angels aurait avoué dans sa biographie qu'il avait mis un, un arme,、euh, dans les côtes de Keith Richards il、oui. a v i t dit continuer à jouer. C'était assez, c é t i t assez impressionnant de, n t e n d r e ça et de voir également des images du concert qui étaient dans le documentaire. Ça vaut la peine, parce que je n'ai pas encore vu、euh, le fameux concept Gaming、euh, Shelter, shelter.、Ouais. exactement, qui aurait été.、Euh, c'est assez particulier.、Ouais. C'est vraiment spécial. Ah,、ouais, c'est déprimant, g a m i n Shelter. Oui. <rire> je ne sais pas si ça me tente vraiment de le voir justement à cause de ça. Ça. C est, c est, c est un, ça vaut la peine parce que c'est un, un document, document historique, historique oh, exactement, oh,、oui. euh, sauf que c'est déprimant, oui,、oh, oui. malheureusement. Euh, nous avons par la suite, en 1968, Jimi Hendrix qui est venu au Québec donner un concert au centre Paul Sauvé. J'aurais bien aimé assister à ce concert là, Moi de Jimi Hendrix. Ouais, c est, c est, ça devait être intéressant. En plus, ouais, il était en, en, en, en pleine gloire à l'époque.、Ouais. Il était avec、uh, The Experience encore aussi,、euh, à ouais, ce moment-là. Oui,、ouais. exactement. En 1971, Ringo Starr lance It Don't Come Easy.、Mm -hmm. euh, je crois que, moi, moi, personnellement, je trouve que c'est une de mes pièces préférées、euh, Ringo Le, de Ringo Starr. C'est une très belle composition.、Euh, c'est une de ses compositions, d'ailleurs. Oui, exact.、Ah. Donc, un bon,、euh, un bon succès radio.、Mm -hmm. euh, c'est drôle parce était, que, à cette époque-là,、euh, Ringo avait quasiment plus de succès que ses <rire>、oui. anciens compères des Beatles. Effectivement. e e f f C'est t i v m e e n t c, est, c est assez particulier.、Euh, c'est difficile à croire, même, parce que bon, Ringo、ouais. a toujours été un peu en arrière des autres. s m a i C'était vraiment sa période、oh, oui. euh, de gloire. Oui, tout à fait. Nous avons、euh, la même journée j a n i s Joplin、euh, qui est、euh, au numéro 1 des ventes avec、euh, l'album Pearl. Ouais, son son, sûr, son album Postmortem. Oui,、ouais, exactement. Un bon album, q、mm -hmm. oh, u oui.、Euh, oui, à avoir dans sa bibliothèque. o、oui. Euh, nous avons、euh, finalement, pour terminer la journée du 2 mars en 1987, le décès du batteur Buddy Rich, bien sûr, à l'âge de 79 ans. Buddy Rich, qui était un grand batteur de jazz, qui était、oui, le dans、jazz. les big bands à l'époque、euh... et qui a influencé certains des grands batteurs beaucoup, du beaucoup rock. de rock. Beaucoup, beaucoup de batteurs de rock. Exact. Ce qui nous amène à la dernière journée de la semaine, qui est le 3 mars. Oui, qui sera dimanche de cette semaine. Et, nous débutons et justement, mars? Oui, oui, puisque nous avons、euh, la naissance de Mick、euh, Mars,、euh, guitariste de Motley Crue,、euh, qui lui、euh, célébrera ses 56 ans、oui. cette semaine.、Euh, il est très mal gagné par contre.、Oui. Euh, Mick Mars,、euh, il était plus vieux,、euh, ben, je ne dirais pas énormément plus vieux, mais sensiblement plus vieux que les autres qui ont,、oui. euh, quoi? Oui, oui. Qui ont euh, 48, 49. Fin quarantaine,、ans. début euh, cinquantaine. Euh, C'est quand même une grosse différence d'âge、euh, à l'intérieur de, de, de ce groupe. Nous avons ensuite, en 1969,、euh, la signature de Billy Preston avec Apple. Bien、mm -hmm. sûr, lui qui avait participé、euh, à quelques sessions d'enregistrement des Beatles était très proche également du groupe a décidé、mm -hmm. de, de confier sa carrière entre leurs mains avec、oui. Apple.、Mm -hmm. Le 3 avril 1969, Jim Morrison est arrêté et interrogé par le FBI sur des accusations d'obscénité publique lors d'un concert des Doors à Miami. J'aurais bien aimé assister et... à cet interrogatoire. Ça devait être、ouais. assez surréaliste. Ouais, ça devait être parti. Le FBI l'interroge à savoir s'il si a montré ou non son pédis.、Ouais, C'est vraiment n'importe quoi. C'était encore à l'époque où、euh, le, le FBI jouait à la, la police, la, mo la, la moralité.、Euh... Ben, écoute, le FBI était dirigé à cette époque-là par、uh, Jay Gower. Oui. Qui était vraiment, on l'a déjà appelé le plus grand salaud d'Amérique. Exactement. En t o se trouve, en fait, l e s v i e i l l s cherchait e n encore à quoi il servait s e n aussi à cette époque-là. <rire> ce, ce qui est particulier, on faisait des arrestations à gauche, à droite, on investiguait un peu partout, mais、euh, c'était vraiment un broche à foin quand、ouais. même pour ce qui est de l'organisation derrière ça. <rire> En 1973, cette fois-ci, les albums c o m p i l a t i o n bleu et rouge des Beatles sont lancés en Angleterre.、Mm -hmm. Bien sûr, donc,、euh, si on veut, le s début s des Beatles et、ouais. la fin des Beatles、ouais. présentés avec deux photos incroyables. Moi, je, je trouve que le choix qui a été fait dans les, les, les pochettes de ces albums-là, c'est génial. Oui, d'abord d'avoir pensé à faire、ouais. cette photo en 1 9 64, qui était également la pochette. De, en, en fait, en fait c'est 1962. 62, oui, p o u r un album qui est sorti en 62. C'est Please Please Me. Exactement. Et、euh, dans les derniers temps où les Beatles、euh, se faisaient encore photographier ensemble,、oui. ils étaient retournés dans le même building pour reprendre la même photo. C'était en 69. Exactement. Et d'avoir、euh, pensé, donc, v o、oui, faire ouais, ça, c'est vraiment très, très bien pensé. C'est un des premiers albums des Beatles que j'ai eu. C'est le premier, premier album que j'ai eu. C'était Sgt. e r e a n Papers dans les Arts Love Band.、Mm -hmm. Et ensuite, j'ai eu l'album rouge et l'album bleu. c'est, de beaux cadeaux et de beaux, a l b u m s à avoir si on veut s'introduire aux、mm -hmm. Beatles. Mais ce qui est particulier, c'est que ces albums-là ont été,、euh, réédités en CD l'an dernier. Oui. l s ne vendent pas très bien parce que l'entièreté de la, d i s c o g r a p h i e des Beatles était disponible、oui. un an avant et、oui. ça a été un peu la ruine. Il aurait peut-être dû sortir、euh, ces rééditions-là avant les les, les, les, les, les éditions 2009 des albums des、oui. Beatles. Euh, en 1991, Paul McCartney enregistre un épisode de la série MTV Unplugged. Oui, c'est lui qui a parti la,、ouais. la, la vogue des Unplugged. Exactement.、Euh, qui, qui, avait, euh, qui faisait rage dans les années 90. Et、euh, à ce qui l paraît, c'était quand même un bon concert. o u i c'était vraiment un des meilleurs,、euh, vraiment excellent. Je n'ai pas vu malheureusement. Je, ça, je, ça vaut la peine de mettre la main sur,、euh, sur l'album aussi. Oui,、ouais, euh, qui est quand même rare parce que ça n'a pas été réédité,、mm -hmm. je crois, à grande、non. échelle, mais、euh, il doit, ça doit exister en quelque、oui. part. Euh, en 1996,、euh, les cendres de Jerry Garcia sont répandues dans le Gange, en Inde, par sa veuve et Bob Weir également, qui était、mm -hmm. présent pour l'occasion.、Ouais. Euh, donc, lui qui était très proche、euh, de, de, des hindous.、Euh, pas des hindous, la, la mais de, de la philosophie hindoue,、mm -hmm. voilà ce que j'essayais de, de, de dire.、Euh, et finalement, pour terminer, en 2007, parlant justement de cendres,、euh, en entrevue, k e i t h Richards、euh, démenti, a démenti la rumeur voulant、euh, qu'il qu ait sniffé、euh, les cendres de son père avec un peu de c o u t e Oui. Euh, ce, qui est, ce qui est bizarre, par contre, c'est qu'il l'a démenti, mais par contre,、euh, je crois que c'est en entrevue à MTV. Il avait dit qu'il l'avait fait. Ah, c'est pas clair. m ê m e dans son autobiographie, c'est pas clair.、Là. On dirait qu'il mais... veut comme garder le mythe.、Euh... Ouais, ben, c'est ça. Il aime bien、euh, se payer la tête des gens, Fritz、oui. Richards. <rire> ouais, Et c'est très drôle. On va l'entendre dans un moment. Euh, merci beaucoup encore une fois, Simon. Et merci.、Euh, et évidemment, je vous rappelle que Simon participe aussi à l'émission Assemblage requis, l'émission du matin avec F.O. et Mathieu.、Euh, la chronique Phénomène, cette semaine, v o u s a présenté les Yardbirds. Jeudi、exact. prochain, ça va être le Disapplain. Oui, la suite logique. Oui, et,、euh, et bien sûr, tu as ta propre émission, La Saveur du Moment, les jeudis à 21h. Et là, tu vas la faire live euh, lundi. Euh, lundi. Exactement. À 17h, de 17 à 19h. Merci beaucoup. Merci. Il est midi 13, vous êtes à l'émission Rock c l a s s i q u en e compagnie d'Alain Lefebvre, é m i s s i o n entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. Dans un moment, on va entendre le Motorhead, mais tout de suite, on va poursuivre avec ce monsieur qui a sniffé comme ça les,、euh, les restes de son père. Keith Richards, vous êtes sur les ondes de la Radio Campus, c'est fou, 89 FM. Maintenant, votre capsule InfoCampus. Le 31 mars prochain, vous êtes invité à la conférence de M. Jean c o n d e professeur à l'Université de Grenoble. Le tout se déroulera de 14 à 16 heures au local 1200 pavillon Albert-Tessier sous le thème Culture et communication, processus sociaux et points de vue théoriques croisés. Pour célébrer la diversité, le CIIU organise son traditionnel gala Cinq continents le samedi 2 avril au c a p s de l'UQTR à compter de 17h30. La soirée débutera avec un buffet du monde, des spectacles de divers pays et une soirée dansante avec un DJ. Les billets sont p r é s e n t m e n t en vente au coût de 20 La conception du premier Eco-Hotel École au Canada se poursuit. v i r v e r vous convie à participer à la deuxième charrette de design i n t é g r é pour l'aménagement de l'édifice a m e a u les 1er et 2 avril à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Pour plus d'informations et faire votre inscription en ligne, rendez-vous sur v i r v e r c a jusqu'au 30 mars 2011. C'était votre capsule InfoCampus. Allô? Allô? Allô? Euh, pourrais-je parler à M. Leblanc juste une fois? Du lundi au jeudi, de 11h à 13h, ne manquez pas votre rendez-vous avec l'insolite internationale et la connerie humaine, dans le dîner de cons u r s i f c o u 89. Dans le cul, EM! Dans le cul, l i l i Dans le cul! À te faire foutre, tiens!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 You. All I wanna do is tantalize you And I could tell by this day I'm all over the place I could tell by your face Got no time for a damaged case Avec la reprise vitaminée d'un classique de Fleetwood Mac, The Green Man Alicia with the True Front Crown, version concert qu'on retrouve sur le f a n t a s t i q u e Album Unleashed in the East, un classique de 1979. j u e s Priest, qui sont en tournée de spectacle d'adieu cette année, mais on n'a encore rien annoncé pour ce qui est de l'Amérique du Nord. Pour le moment, il n'y a que des dates en Europe qui sont prévues, mais j'ose espérer que ça va venir un peu plus tard. Juste avant Priest, on a entendu les légendaires Motorhead avec la pièce Damage Case, version originale qu'on retrouve sur leur album Overkill de 1979, Damage Case qui a été reprise quelques années plus tard par Metallica. Je vous rappelle que Motorhead est en vedette avec Kiss au festival Heavy MTL la journée du dimanche 24 juillet. Ça va vraiment être cool, d'autant plus qu'on retrouve Aussi, elle affiche ce jour-là d'autres excellentes formations.、Euh, il y a Diamond Head, ça c'est vraiment hot. Diamond Head, ou, ou, Heavy MTL,、euh, The Sword,、euh, Children of Bodom, Anthrax et surtout OPETH. Les amateurs de, de métal vont donc passer une excellente journée. Les billets sont en vente depuis samedi dernier sur le réseau admission. Et au début du b l o c on a écouté quelque chose de tout à fait différent, mais absolument dans la lignée de l'attitude de Lemmy, puisqu'on a entendu une autre légende vivante du rock, Keith Richards, avec la pièce Take It So Hard, tirée de son premier album solo Talk Is Cheap de 1988. Midi 26, vous êtes à l'émission Rock Classique en compagnie d a n n e l Affaire, une émission entièrement consacrée aux racines du rock, et à l'évolution du rock à travers le temps. On va poursuivre dans la même veine avec encore un peu de heavy metal assez soft. Dans un moment, on va entendre Metallica. Mais tout de suite, on écoute un des premiers groupes anglais de proto-metal de l'histoire. Budgie Red Fan. Vous êtes à l'antenne de la Radio Campus. La station des Mélomanes est la seule à diffuser du vrai rock à Trois-Rivières. C'est faux. 89.1 FM. Avec la reprise d'un des nombreux classiques de Judas Priest, Dissident Aggressor, qu'on retrouve sur leur album South of Heaven. De 1988, c'est Gary Holt, le guitariste et leader de Exodus, qui remplace Jeff h a n n m a n sur la présente tournée européenne de Slayer, qu'ils effectuent en ce moment, puisque Jeff h a n n m a n souffre d'une infection qui aurait été causée, semble-t-il, par une morsure d'araignée qui a fait enfler son bras et l'empêche de jouer. Il n'y a pas les mêmes sortes d'araignées, le même genre d'araignées qu'on retrouve ici au Québec, en Californie. Et、euh, c'est pourquoi Gary Holt a pris la, la place de Jeff h a n n m a n qui Guérit rapidement, semble-t-il, mais q u i doit faire de la physio. et recommence tranquillement à jouer de la guitare. Et on a annoncé cette semaine que c'est le guitariste de Cannibal Corpse, Pat O'Brien, qui va prendre le relais pour le reste de la tournée européenne pour permettre à Gary de rejoindre Exodus et à Slayer de terminer leurs engagements. Le dernier concert de Slayer est prévu pour le 14 avril en Hollande et Jeff devrait être de retour par la suite. Juste avant Slayer, on a entendu Metallica avec leur reprise de deux pièces des Misfits, composition de Glenn Danzig, Last Caress Green Hell, c'est tiré de leur Maxi Garage Days de 1987. Et juste avant, au début du blog, on a entendu une pièce que Metallica a reprise aussi et qu'on retrouvait aussi sur le Maxi Garage Days, la version originale Du trio Ande b u d i la pièce Bread Fan qui ouvre le disque Never Turn Your Back on a Friend de 1973. Entre 13h et 14h, je vais vous présenter une face entière d'un album v é n é u classique paru en 1971, c'est-à-dire l'album Nantucket Slay Ride The Mountain. Mais pour le moment, on va poursuivre avec un peu de rock'n'roll et de hard rock. Dans un moment, on va entendre Kiss et Finlay-Z. Mais tout de suite, on écoute Ted Nugent. Working hard, playing hard. Vous êtes sur les o n e s de la station des m é l o m a n s La Radio Campus est la seule à diffuser du vrai rock à Trois-Rivières. C'est fou! 89.1 FM!、Hey. Chérios De u n valeur de 50 Vous savez, les c h e r i o s ont toujours procuré les bienfaits de l'avoine. Saviez-vous que les fibres d'avoine contribuent à abaisser le taux de cholestérol? Eh bien, une portion d'une tasse de c h e r i o s fournit 30 de la quantité quotidienne recommandée de fibres, dont l'efficacité est démontrée lorsqu'il s'agit de contribuer à abaisser le taux de cholestérol. Écoutez les émissions quotidiennes durant la semaine du 28 mars et courez la chance de gagner les sacs cadeaux c h e r i o s Des chroniques cinéma, littéraires et plus encore, tous les mercredis après-midi, prends ta dose! Notre mission, pour vous, avec vous. Les étudiants de l u t r sont votre raison d'exister. Plusieurs services vous sont offerts.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 Oh, oh, oh. oh.